Jean Dujardin, le artiste. Et le César du meilleur premier film est attribué à. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillon, c'est votre émission de radio consacrée aux musiques et aux chansons de films. Vous le savez, on peut retrouver aussi l'émission sur Internet si on veut l'écouter ou la réécouter. Vous pouvez aller sur le site toilesessillon.fr pour écouter les émissions en direct, les télécharger ou bien vous abonner au podcast toilesessillon.fr. On se retrouve aussi sur Facebook sur la page de l'émission qui s'appelle Toiles et sillon. On va commencer comme d'habitude en chansons et je vous emmène en 1965 avec un film réalisé par Jacques Poitroneau. On va écouter Michel Serrault, Jean Poiret, Francis Blanche et toute la joyeuse équipe de La Tête du Client. Une comédie, bien sûr, qui chante la chanson du film. Direction La Tête du Client. C'est parti Tête du client. On sait déjà ce qu'il attend. C'est le coup de bambou ou bien le 10%. Tout dépend de la tête du client. La bille ne fait pas le moine, par contre croyez-moi. Un portefeuille trop bien garni, cela se voit. Si vous roulez sur l'or ne le montrez pas trop. Mettez votre melon, mais allez prendre le métro. À la tête du client On sait déjà Ce qui l'attend C'est le devant Ou bien le 10% Tout dépend de la tête Du client Vous tombez qui sait sur un maître chanteur, qu'il n'est pas de pitié ou bien qu'il est du cœur. Comme un petit pigeon, il saura vous plumer. Il vous possédera suivant ce que vous possédez. À la tête du client, on sait déjà ce qui attend. C'est le coup de bambou ou bien le 10%. Tout dépend de la tête du client. Si par malheur un jour vous êtes en infraction à l'importance de votre voiture faites' attention car il voulait rouler pour la marée chaussée dans un bon vieux taco que dans une grosse ladroille à la tête du client On sait déjà ce qui attend C'est le coup ban ou bien le 10% tout dépend de la tête du client. Si vous avez une fille qui veut se marier, choisissez votre gendre avec autorité. Il doit avoir non plus de ce qu'elle va dépenser. Tout ce que vous compter, vous comptez bien lui emprunter. À la tête du client, on sait déjà ce qui attend. C'est le coup de vous ou bien le discours. Tout dépend de la paix. La chanson du film La Tête du Client, chantée par euh, les vedettes du film Michel Serrault, Jean Poiret, Francis Blanche, etc. C'était en 1965, une chanson composée par Georges Gavarens. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec une première bande-annonce, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, un western, un western très sombre. Il s'agit de Brimstone, réalisé par Martin Koolhoven avec Guy Pearce, Dakota Fanning et Kit Harrington, euh, dans le West américain au 19e siècle. C'est un film assez dur. On va écouter la bande-annonce du film et ensuite un extrait de la musique signée Tom Holkenborg. Gardez-vous des fous prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis mais qui au-dedans ne sont que des loups voraces. Jésus est le berger qui vous protège et moi, je suis son chien. d'entre vous se sont égarés. Ai-je raison Je suis ici pour te punir. Maman, c'est vrai que t'es méchante. Le révérend est venu pour te ramener avec lui. Je l'ai vu, ta mère. Pourquoi tu le laisses faire une chose pareille T'es comme elle, toi. Oui je sais que tu es là. Et je sais que tu m'entends n'a peut-être pas de langue, mais ton oui fonctionne. Maman Maman Il ne renoncera jamais, n'est-ce pas On croit que ce sont les flammes qui rendent l'enfer insupportable L'absence d'amour. J'ai dû attendre longtemps avant de te retrouver. Elle mérite l'enfer, Gérard. Je me souviens bien d'elle. Dolce Vita, film mythique de Federico Fellini en 1960 avec... Euh, on s'en souvient, Marcello Mastroianni, Anouk Aimée et Anita Ekberg avec cette fameuse scène dans la fontaine de Trévis. On vient d'entendre la musique de la Dolce Vita signée de l'inséparable compère de Fellini, Nino Rota. On va maintenant aller dans un tout autre genre avec un polar, un thriller français euh, sorti en 2016 de Sébastien Marnier, irréprochable avec Marina Foïs et Jérémy Elkaïm entre autres, irréprochable. Donc un film très angoissant, un thriller. On va écouter la bande-annonce du film et ensuite la musique signée de Zombie Zombie. Tout un programme. Constance, je suis votre avocate mais je ne sais pas comment je vais vous défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail donc voilà ça se plaide le harcèlement. Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier il y a des témoins. Voilà, je t'appelle parce que je vais revenir dans la région. Est-ce que tu crois qu'à l'agence, il y aura du travail pour moi Vous habitez là-bas Non, non, je viens voir ma mère. C'est quoi ces conneries Dis-moi pourquoi tu es revenu. J'ai plus d'appart. Là, j'ai plus que le RSA. Je comprends pas comment t'hésites encore. Je suis la personne idéale pour ce poste. Tu sais que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour, C'est une connerie d'avoir engagé cette fille. Elle ne connaît rien. J'ai vu un appartement à louer. Je voudrais savoir si c'est possible de le visiter. Je vous donne ma carte Pourquoi tu saules. C'est marrant de vous voir ici Moi votre âge j'avais une chose d'être partir. Agent immobilier ici, vous pouvez <rire> faire ça toute votre vie. T'es pas clair, Constance. Laisse-la tranquille. C'est quoi le problème avec la petite Qu'est-ce qu'il y a T'as eu peur revenir en arrière. Un peu d'exotisme dans Tolles et Sillon avec la musique de ce film de Sidney Pollack sorti en 1991, Havana, avec Robert Redford en vedette, bien sûr. La musique était signée Dave Grusin. On revient plus près de nous avec un film sorti en 2017, une histoire d'amour sur fond d'apartheid signée Ama Asante avec David Oyelowo et Rosamund pyre pardon. United Kingdom, un film qui se passe entre le Botswana et l'Afrique du Sud. On va écouter la bande-annonce de ce film et puis un extrait de la très belle musique signée Patrick Doyle. Et puis juste après, on ira vers le polar italien avec Supercolpo da. C'était Milliardi, je ne sais pas si mon accent italien est excellent, en tout cas c'est un coût à 10 milliards, le titre français, musique signée Nico Fidenko. Papa le détestera d'office, il est plus intelligent que lui et il est noir. C'est avec cet homme que je veux passer le reste de ma vie. Un ange britannique et il est fille de commerçant. C'était mon grand-père, un roi. Et moi, je suis son héritier. J'ai réfléchi aux nombreuses responsabilités qui m'attendent. Mais je sais très bien que je ne pourrai jamais réaliser quoi que ce soit si je laisse mon cœur ici. Si vous décidez d'épouser le dirigeant d'une nation africaine, vous serez responsable de la chute de l'Empire britannique en Afrique. Vous devriez avoir honte de vous. Tu peux me dire à quel petit jeu tu t'amuses Ça fait plus de 20 ans qu'on te prépare pour que tu deviennes roi. Et tu oses me revenir comme ça Une femme blanche à tes côtés Il semblerait que vous ne souhaitiez plus que je m'acquitte de mon devoir de vous servir comme roi parce que vous n'aimez pas la couleur de peau de la femme que j'ai choisie. Vous appartenez au blanc, mais eux aussi, ils vous rejettent. Je suis prêt à vous servir parce que j'aime mon peuple. J'aime cette terre. Mais j'aime aussi ma femme. Maintenant, vous allez voir comment un empire se défend, Monsieur Kama. Nous avons décidé qu'il serait souhaitable que vous soyez exilé. Je veux être auprès de mon peuple. Monsieur le Premier Ministre, le monde entier nous garde. Elle est plus forte que ce que nous pensions. Il est temps pour nous de créer une nouvelle nation. Il est temps que nous devenions les maîtres de notre destin Tu descends, s'il te plaît, tu vas tomber, là. Il y a un moment où vient vraiment les parents de ses parents. Hein. Vous êtes sa soeur Non, sa fille. Elle est logée, nourrie, blanchie. se rend même pas compte. Elle est bourrée Oh non Louis et moi, on a quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. Vous êtes grand-parents. Vous n'allez pas le garder Elle a toujours été très drôle. Quand est-ce que tu vas arrêter de me faire la gueule Ta fille unique va être maman. Qu'est-ce qui est qu y a de plus beau Ça, par exemple. Tu vas te faire appeler comment, euh, grand-maman Pourquoi pas m'aimer Bon, ben, on va boire un verre. Tu fais ça souvent Recoucher avec mon ex-mari 20 ans après Pas vraiment, non. es ma mère. Euh, voilà, votre mère est enceinte. Quoi Quoi Enceinte en même temps, c'est pas banal, non Vraiment, c'est bravo. Ouais, je sais, y a pas de mots C'est fou d'être aussi mature Ok, c'est bon, là, je l'appelle. Oh, oh, oh, oh, Merry Christmas Oh, pop. Oh, Mais oh. J'attends un bébé. Mais <rire> c'est pas possible Ben, ben, si. Ben, si, si. Ah la souffrance Tu peux pas réfléchir de temps en temps T'as quel âge Je t'en veux pas parce que tu vas avoir un enfant. Je t'en veux d'être un enfant. Elle, c'est la maman des elle. La vie vous laisse toujours le choix d'en faire un accident ou une aventure. Et du coup, la mère de mon petit-fils sera aussi euh, la sœur de, de, de votre enfant. Voilà. <rire> Après ces ambiances un peu sérieuses, un petit peu de comédie, ça fait du bien. On vient d'entendre la bande-annonce et la musique du film Telle Mère, Telle Fille. Une comédie sortie récemment et signée Noémie Saglio avec deux superbes actrices Juliette Binoche et Camille Cottin et Lambert Wilson pour les aider. Plus Catherine Jacob et toute une pléiade d'artistes, une très jolie comédie. La musique, je l'oubliais, était signée de Rob. On reste dans la comédie, une comédie qui a fait polémique ces dernières semaines, mais ce n'est qu'une comédie, ce n'est qu'un film, on se calme. Un film signé Romain Lévy, Gangsterdam, avec Kev Adams. Et puis comme les vins et la participation de Patrick Timsit, la vedette féminine du film, c'est Manon Azem, euh, on suit des personnages un petit peu euh, paumés, et un petit peu décalés. Euh, une, une comédie, en tout cas, une comédie euh, d'aventure. Euh, on va écouter la bande-annonce du film et puis un extrait de la musique qui, qui est signée de M euh, avec Billy Sheehan. Tout se passe en famille. Le morceau Hey Hey. Dans la vie, soit tu gères. Ton idée, c'est de la merde. Soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Oh, oh, oh, oh. tringle là. Tu as un regard de femme. Je t'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lèches Oui. Pardon. Nora, t'as oublié ton manteau. C'est pas, pas à moi, ça. Bon, Vas-y, je vais t'expliquer. Ok donc là moi j'ai passé de la drogue là Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora Tu me ramènes un petit paquet euh, Alors moi, moi je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi C'est chaud ce qu'on va faire du Rex, je suis le meilleur C'est donc ça Amsterdam ouais. Eh ben ça a l'air d'être une bonne ville de connards. C'est qui ce gars Prenez des vélos complètement C'est des hipsters, ça ne compte pas Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Euh, ça ne vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, puisque je crois que je suis allergique. La Laissez-se frotter. Ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. C'est pour ça que toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes. Ça gêne. le oui, paquet T'inquiète, il est là, c'est sûr. Il dit c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie. C'est pas ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to absolute. Ben ben ben er det ben Oh merde. You wanna travel far? This dream is stopping long. You wanna take my hand back in a savannah place. You wanna run away? This nightbird to please. he' like to take you home, but I think he's talking too long. Encore une fois, Toelz et Sillon s'aventurent dans des cinémas euh, très différents. Nous avons eu un western, western italien, mais réalisé par quelqu'un qu'on a bien connu en France, Richard Balducci, à qui on doit euh, notamment les personnages du gendarme à Saint-Tropez. Là, c'était un western italien dans la poussière du soleil euh, avec marie shell et Bob Cunningham. On a entendu un extrait de la musique signée Francis Lay. Et puis, on était toujours en Italie à l'instant avec la Ragazzina français, la lycène découvre l'amour un film de 1974 le titre est tout un programme et la musique était signée d'un compositeur qu'on a déjà entendu tout à l'heure, Nico Fidenko on va maintenant revenir plus près de nous avec un film qui sort très bientôt qui s'appelle Braquage à l'ancienne réalisé par Zach Braff Zach Braff, si vous êtes amateur de série télé, vous le connaissez puisque c'était l'acteur principal de la série Scrubs, et puis on l'a déjà connu comme réalisateur aussi Cinéma avec deux films qui ont qui ont été reconnus, qui ont marqué. Il y a eu Garden State en 2004 et puis Le rôle de ma vie dix ans plus tard en 2014. On va écouter la bande-annonce de ce film avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Harkin. Et puis ensuite, la musique qui est signée Rob Simonsen. Je vois qu'il y a un solde débiteur sur votre compte chèque. Oui, le montant de mes traites a triplé. <truits> Les trois hommes ont pris la fuite en portant avec eux 1 million mille dollars. C'était comme une danse classique. Il finira en danse des canards jusqu'à la prison no Sem Textile a été contraint de geler tous les percements. La Williamsburg Savings procédera à la liquidation des fonds. Ces banquiers ont détruit ce pays et ils s'en tirent en toute impunité. J'ai envie de braquer cette banque. Je crois qu'il est grand temps qu'on récupère notre pognon. C'est l'heure de la répétition. Jamais personne n'avait volé un rôti de port entier Le monde est devenu fou ou est-ce que je ne le comprends plus Regardez la tête de Cindy. Elle ressemble à une mule colombienne. Ça me rappelle la fois où on est allé à Reno. On a mangé comme des rois. On était des rois. On l'est toujours. Mesdames et messieurs. Vous êtes des 22. On est plus proche des 82. Ambiance angoissante pour ce film de David Cronenberg en 1984, adapté d'un roman de Stephen King, Dead Zone. C'était le film Dead Zone avec David Rigby, Christopher Walken et Martin Sheen. Donc la musique était signée du grand Michael Kamen, qui était spécialiste des films d'action et des films policiers. Vous le savez peut-être, il y a eu une série dans les années 2000 avec Anthony Michael Hall, Dead Zone. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillon. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. Vous le savez, c'est à la radio, mais c'est aussi sur Internet, sur le site toilesetsillon.fr. Vous retrouvez l'émission, à écouter en direct sur le site. Et puis toutes les anciennes émissions, toutes les archives s'y trouvent en direct, à télécharger. Ou bien le podcast de l'émission et puis également sur la page Facebook. « Toiles et Sillon » pour être tenu au courant de ce qui se passe. Vous allez sur la page « Toiles et sillons, vous cliquez sur « J'aime » et c'est le bonheur. On va se quitter en chansons. Je vous emmène en 1969 avec un film réalisé par Gene Sachs, grand spécialiste de la comédie, de Broadway surtout. C'était une incursion très rare de Gene Sachs comme réalisateur de films. Fleur de cactus, c'était un grand succès du théâtre à Broadway. Là, c'est la version cinéma avec Walter Matthau, Ingrid Bergman et Goldie Hawn. La pièce a été reprise à Paris d'ailleurs cette saison et elle va partir en tournée. On va écouter la chanson du film qui est signée Quincy Jones et chantée par Sarah Vaughan. La chanson s'appelle The Time for Love is Any Time. Je vous laisse avec Quincy Jones et Sarah Vaughan. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillon. D'ici là, portez-vous bien. Salut.